プレッシャー On n'apprend pas la grimace à un sphinx, ils ont peut-être oublié qui je suis. Du coup, je reviens mettre les points sur les i, parallèlement les b a r s sur l'été. Mon flow fait du développer, coucher mon lag, i e r comment la p r o e se fait b a l o t e r À ce qui paraît, je détiens les r e n e s d'un mouvement déjà annoncé comme triste à voir. Une époque où certains m c voient leur carrière, soit assistance respiratoire. Un, combi, j'affole les stats, hélan, hélan. La concurrence ne m'en parle pas, mon frère, je n'ai pas le temps.、En Embêtant. Déjà que pour certains, il faudrait que je casse une horloge sur leur tête pour qu'ils puissent rapper dans les tangs.、Ah、Plus grand chose à prouver, Moula, mais son d u o n e partout, c'est fort. Après ce freestyle, je vide ma chérie b a i l y direct et puis je dors. Tu crie s que tu es artiste, mais quitte n o s t r e y a r s Dans le game, tu es là sans être là. En fait, tu es un peu comme les vrais d a n s de ténors. À ce moment-là, il fait l h é c a t o m m e s il n'y en a pas deux. On fait le walk et tu le sais. Le point commun entre mon ombre C'est simple, ils me suivent de près. à f a i r e de l'osage, j'y ai pris goût. Et je suis avant comme Picsou. Tu as une go bizarre, elle adore les coups de boule. Je l'appelle Bisou. Ok,、Ép、impossible de me mettre des bâtons dans les roues quand je suis lancé à cette allure. Que Papa God n o u préserve du pigatoire, mais d i s du mal des miens. Et là, tu verras ma vraie nature. Beaucoup d e m c qui font du maturé viennent jouer. Les gars dangereux là, tu m'es statué. Mais quand tu les écoutes, quelle tristesse. Faudrait qu'on les embauche à AXA pour que quelqu'un puisse. Comme le TGV, les MC qui se font t e à moi direct commencent à bégayer. J'ai révélé mon f l o w Kalashnikov et ça va dégainer. Tes bourrelets vont confirmer le code. Man, tu vas respecter les jeux de mots capables de rendre f a i b e ton r a p p e u r préféré. l a v i e ne fait pas très souvent le monde. Voilà, c'est révélé. Le game est déréglé. Mon la, du coup, mon rap, j'ai déterré. Et comme le délégué Timmy, je suis paré pour la casse. Et oui, mon la, c'est comme ça. カリスカリカリスカリスカリスカリスリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリス a リスカリスカリスカリスカリスカリスカリス o リスカリ e カリスカリス e リスカリスカリスカリスカリスカリスカ l スカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリス e リスカリスカリスカリス a リスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリスカリス e リスカリスカリスカリスカリスカリスカリス